Cette maman, dans un très vieil appartement, lui s'arrasante j'ai pour me tenir compagnie une tortue de canard et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie À l'occasion je pique aussi À la machine Le travail ne me fait pas peur Je suis un peu décorateur Un peu styliste Mon vrai métier, c'est la vie que Je l'exerce Je suis artiste J'ai un numéro très spécial Qui finit en une intégrale Après ce petit Et dans la salle je vois que les n'en croit pas leur yeux. Je suis un homme comme une Vers les trois heures du matin On va manger en Dans un quelconque bar-tabar, et là on s'en donne à cœur joie et sans complexe, on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On est rapide Mais on le fait avec humour en Et pâter leur tablée Les marchés Saint Jean, ceux qui croient être nous Ils se couvrent les pauvres fous De ridicule Ça gesticule les de fortes Ça joue les divas, les ténants de la bêtise Moi les lazi, les hiver laisse ce froid puisque c'est vrai Je suis un homme comme Alors venait un chauveau Je rentre en retrouver mon De solitude Je tenais sur mes cheveux Comme un pauvre Claude malheureux Je me couche, je m'aide, dors pas Je pense à mes amours sans joie Si dérisoire À ce garçon beau comme un dieu Qui sans rien faire à mis le feu à ma mémoire Ma bouche n'osera jamais Et femme. Le droit à, en vérité me blâmer, me juger, et je précise que c'est bien la nature qui est seulement.